فان ازدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل في النار أما بعد دونك pour de manière exceptionnelle aujourd'hui on va pas faire le sharh de nawaqil alislam de cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul hafizahoullahu ta'ala et on va faire le cours d'une de cours que j'avais commencé Euh, à Paris, le week-end passé, dans la conférence de l'Institut de transmission du savoir. Et le titre, il a pour, euh, le cours a pour titre Al-Fatwa al d'un imam, parmi les imams de la communauté, Abou Faris, Abdelaziz bin Mohamed al-Kirawani, mort en 1650 de l'Égypte. Et il a fait donc ce qu'on appelle une fatwa al-Malikiya, la fatwa malikite en réfutation des actions des soufites. Et Chir Ahmed bin Omar bin Salib Bazmoul, qui le frère de Chir Mohamed d'ailleurs, hein? qui a fait le charah de Nawak al Ahmed Bazmoul il a fait le charah de cette fatwa malikia donc j'avais fait deux cours le week-end passé à Paris j'ai fait un cours à la radio de Sunna publication, la radio Salafi le troisième et aujourd'hui on fait le quatrième d'accord on va revenir plus tard à Nawak al-Islam mais je voulais faire ce quatrième cours pour plusieurs raisons il y en a certaines qui vont vous paraître évidentes dans le cadre du cours donc aujourd'hui on va faire ce quatrième cours on ne pense pas qu'on va terminer le matin parce que l'explication il a, il a, il a, est assez longue. En français, rien que l'explication, elle fait 75 pages. Et en plus, parce qu'on va étudier un peu sur le Haddadia aujourd'hui. Ah, Haddadia, il faut savoir c'est qui le Haddadia. Parce que j'en parle souvent dans mes cours. C'est un des groupes auxquels on fait le plus face ici à Birmingham et ailleurs. Il convient de savoir c'est qui le Haddadia, c'est quoi leur description, c'est quoi leurs caractéristiques, c'est quoi leurs signes. Afin qu'on ne soit pas dupé par eux et qu'on soit pas trompé par eux et que quand on voit ces signes, on puisse reconnaître al On va donc aller dans les caractéristiques citées par Shir Ahmed ibn Omar Bezmou lui-même. Et on va aller dans les caractéristiques citées, inshallah, par Shir Ahmed Soubayi. Hafidahumullah, jami'an. Quatrième partie du maintenant de Fatwa al-Malikiyah. Voilà, t'encha'ou hadil ilal illa min maradin bin khafi. في القلب خافي أو حمق جلي فاحذروها واحذروا أهلها ولا تغتر بهم ولو أنهم يطيرون في الهواء ويمشون على الماء فإن ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شقوته قال الله تعالى ومن يريد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا لمن قرواني رحمه الله تعالى يقول سيدفو نبخوذين كدين مالادي دي كير كاشي ou d'une folie manifeste. Soyez donc sur vos gardes quant à ces défauts, et soyez sur vos gardes quant aux gens qui possèdent ces défauts. Et ne soyez pas trompés par eux, et ce même s'ils volent dans les airs, et marchent sur l'eau, car cela est une épreuve pour celui qu'Allah a voulu éprouver et dont il a su légèrement. Allah dit ce dont la traduction du sens est. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Surat Al-Ma'ida, verset 41. Maintenant, l'explication de chère Ahmed Bezmoul. Évidemment, Il faut voir ça dans le contexte des trois cours qu'il y a déjà eu. Et je vous recommande de les écouter. Pas parce que c'est moi qui les ai faits, c'est parce que c'est un livre important, expliqué par un Cher important, et qui sont disponibles sur notre site spfvermégan.com. Il dit, Ahmed Bazmoul, en expliquant cette partie, il dit, « Il y a une personne qui a fait un livre qui a fait un livre qui a fait un livre et qui qui لا يعرف مصلحته ولا يعرف مصلحته قال حمق جلي أي ظاهر جدا قال فاحذروها أي هذه المخالفات وهذه البدع وهذه الضلالات واحذروا أهلها وهذه الضلالات واحذروا أهلها, أهلها هذا رد على الذي يقول أنا أحذر من البدعة ولكن ما أحذر من أهلها يا مسكين للشير خلدي يا مسكين البدعة تمشي لوحدها البدعة تطير في السماء أم قلت أنت أحدر من الجدران كيف لا تحدر من اهل البدع يا مسكين؟ البدعة تتكلم لها عينان ولسان وشفتان أصحابها هم الذين يروجون إليها وهم الذين يؤصلون لها وهم الذين يدافعون عنها فالتحذير منهم أولى والتحذير من البدعة وأهلها هو منهج السلف رضوان الله عليهم قال فحدروها وحدروا أهلها ولا تغتر بهم إياك أن تقول والله فلان إذا صل إذا صلى يبكي فلان إذا تكلم كلامه جميل فلان يدعو في أمريكا ويذهب إلى أماكن فلانية يدعو الناس فلان دروسه في الليل والمساء والصباح لا تغتر بهذه الأعمال لست العبرة عندك في وزن الناس بكثره العمل فإن ابن مسعود يقول اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدع يعني الميزان السنة وإصابة السنة والسنة كما سبق معناها بالأمس هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا بد من صمام او من صمام الأمان هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصمام الأمان لنا والصمام الأمان لنا فلا تغتر بأنه صاحب قرآن أو قيام ليل أو دعوات وكثرة دروس والمشايخ يمدحونه وفلان يدافع عنه ولا تغتر بهذا إنما العبرة بلزوم السنة بلزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم قال ولا تغتر بهم ولو كان يطير في الهواء ويمشي على الماء وهذه ليست مقياسا قد يكون مع الجان وشياطين قد يكون معه الجان والشياطين أو شياطين الجن تخدمه قال فإن ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شقوته يعني من افتتن بأمثل هؤلاء لا خير فيه Chère Ahmed Bezmoul, Ta'ala, explique cette quatrième partie du maître en disant C'est-à-dire qu'il met en évidence que les gens des innovations religieuses et les transgresseurs tombent dans cette chose en raison d'une maladie dans leur cœur. Ils n'ont pas de piété envers Allah. Ils n'ont pas de crainte d'Allah. Ou un individu qui est fou, qui ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il dit Ou une folie manifeste, ou jali. C'est-à-dire très clair. Il dit, l'imam Qirawan, il est mort en 750 de légir. Il dit, soyez donc sur vos gardes quant à, quant à ses défauts. C'est-à-dire, ses transgressions, et ses innovations religieuses, et ses égarements. Et puis, il va rapporter quelque chose d'important. Il dit, et soyez sur vos gardes quant aux gens qui possèdent ses défauts. C'est-à-dire que quoi Qu'il faut être sur ses gardes contre les innovations, il faut être sur nos gardes en ce qui concerne les égarements, mais aussi contre les gens qui possèdent ces égarements, qui possèdent ces innovations religieuses. Hum. Ceci est une réfutation contre celui qui dit Moi je mets en garde contre l'innovation religieuse, mais je ne mets pas en garde contre ces gens. Chéril dit Oh pauvre de toi, miskin Oh pauvre de toi, miskin L'innovation religieuse marche t elle d'elle même? C'est comme si elle marchait elle, toute seule en rue. L'innovation religieuse vole t elle dans le ciel, le chéril dit. Ou dis tu que tu mets en gardes contre les murs? Hein? Mais subhanallah, nous on les connaît ces gens-là, ou on en connaît certains, ils ont aucun problème à mettre en garde sur les Salafis. Subhanallah l'adhim. Hein Ils ont aucun problème, ils ont des problèmes avec les réfutations, ils disent Ah, le Mejid Salafi, toujours quoi Réfutation, réfutation, réfutation, réfutation, réfutation, même sur le même bar, réfutation, réfutation, réfutation, etc. Voilà, qu'eux peuvent se mettre dans le message et le bida ici, à Smolhith et ailleurs. Et parler sur les salafis, réfuter les salafis, sans aucun problème. Parmi eux, certains des frères qui étaient avec nous ici au premier rang, qui disaient que celui qui disait ça était un Hezbi, eux-mêmes ils disent ça au jour d'aujourd'hui. C'est qui qui a changé Est-ce que c'est le majid salafi, c'est le maktab salafi, c'est les frères qui enseignent ici, ou c'est vous qui avez changé, et qui vous retrouvez dans les messages des tekfiriyin Le masjid al-awak al le majid de grillin ou la karama? Il faut dire les choses comme elles sont, les amis. Le majid de Grille n'est pas un majid salafi. cette institution-là. Cheikh Obedi, on regarde cette institution-là. Cheikh Muqbill Lavi, on regarde cette institution-là. Rahimahou Allah Ta'ala. Cheikh Mohamed ibn Hadil Madhali, on regarde cette institution-là. Subhanallah l'adim. Et puis on entend des phrases du le nom, il est clair. Al-Majid Salafi. Il y a jalousie de la religion, ya, ikhwah. Leur imam Abou Samad Zahabi, il critique Abu Bakr Siddiqu, Salafi? Ils amènent des gens d'innovation chez eux, religieuse, pour donner des cours. Majid Salafi? il critiquent certains de nos savants. Majid Salafi? Il faut la guerre au Salafi, s'associer avec les gens d'innovation religieuse. Salafi? Quelle C'est quoi cette tamir là Hum subhanallah certains de nos frères qui étaient ici mais ils se retrouvent là-bas Est-ce nous qui avons changé Non, Alhamdulillah, on n'a pas changé Hein Et on est censé nous taire sur eux on est Alors que eux n'hésitent pas à faire da'wah ça, et appeler même des nouveaux qui viennent d'arriver, non, il y a deux méjits de salafis ici à Birmingham, Hein Abu Khadija, ceci, Abu Khadija, cela, Abu Hakim, ceci, Abu Hakim, cela, Mehdi, ceci, Mehdi, cela, etc. Hein Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que les frères ici sont le lien entre les gens et les savants. Comment ça attaquer l'honneur de nos frères Comment ça mettre en garde sur nos frères sans raison Subhanallah. Donc, Masha'Allah le warah avec Al-Bidah. Non, il ne faut pas réfuter. لا أخي، ها؟ السلفي حدث ولا حرج؟ كيف؟ كيس كيف بس الأخ؟ كيس كيف بس؟ ها؟ pour la الله سبحانه وتعالى pour ها؟ Pour les frères qui ont un peu suivi les discussions qui sont sur Twitter aujourd'hui, toutes les attaques qu'on a subies, certains ils prient avec nous dans ce musée de temps en temps. Ah, attention, de temps en temps, même certains très rarement. Et nous on connaît leur situation. On connaît, moi je sais qui sont ces gens-là. Alhamdulillah, si c'est des frères d'Hollande, Alhamdulillah, on connaît la Hollande. Et on connaît des gens en Hollande. Si c'est des frères de France, on connaît la France, on connaît des gens en France qui les connaissent. Et on sait avec qui ils marchent, on sait qu ce qu'ils disent. Donc si les salafis, on ne parle pas facilement sur les gens en quand il faut parler, on parle. Nous on ne parle pas sur les salafis. On parle, moi je ne parle jamais sur les salafis, on met pas, les frères ne mettent pas en garde sur les salafis. Comment Au contraire, on défend les salafis. Et on, est, on protège nos frères salafis. Voilà, quelqu'un qui a des choubouhats qui répond sur les Hein là, Jacques, c'est autre chose. Hein Est-ce que Abu Khadija c'est le seul qui est sur le haq ici ou On est tous sur le même haq Non, il faut parler un peu les frères. C'est lui le responsable du centre, donc c'est normal que les attaques vont être contre lui. C'est lui qui parle beaucoup contre les gens de l'innovation, donc c'est normal que les, les, les attaques vont être centrées sur lui. Donc là c'est, ah, lui il prend tout le mal et nous, alhamdulillah, on est sur le même manaj, on est protégé, personne ne parle sur nous, kiff okay. Nous tous on doit prendre une partie du fardeau. Hein Alhamdulillah, si sur le sur l'Hak, on sera à côté de lui. On ne fait pas partie des gens qui trahissent la da'awa. C'est ce qu'on a dit quand on est venu chez Abu Khadji. C'est la première phrase que je lui aurais dit à lui. Je lui aurais dit, C'est ça qu'on leur a dit quand je suis arrivé ici. On va pas dire comme Bani ils ont dit, Va toi et ton Seigneur nous sommes ici assis. Nous, on a dit, va-toi, et ton seigneur combat, nous sommes avec toi et nous combattons avec vous. Il y un peu de jalousie pour le menhage, un peu de jalousie pour la Dawa, un peu de jalousie pour l'honneur de nos frères, pour notre propre honneur, subhanallah al Faites nasiha. Si vous voyez des gens messiakines qui ne savent pas, faites nasiha. Parlez-leur, prenez-les par la main, bien sûr. Mais si c'est des gens qui sont dangereux, qui font appel à ça et qui me disent, mettez en garde sur eux. Cher, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit. Dire même sur Twitter, il m'a traité d'hypocrite. aujourd'hui. C'est pas un tekfir, Sabillah Alikon. Hein Et après il m'a traité Mouktadi, après il m'a traité de Fasir. Et les trois, ahkam Sharaya les a déposés en un jour. Hein Chère, il dit, l'innovation religieuse parle-t-elle A-t-elle deux yeux et une langue et deux lèvres Ce sont les gens d'innovation religieuse qui les propagent. Et ce sont eux qui établissent des fondements pour eux, les innovations religieuses. c'est important de comprendre ça. C'est que les innovations religieuses, le bid'a dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Ceux qui essaient d'inventer des choses dans la religion d'Allah subhanahu Eh bien, il y a des gens qui, pour les défendre, et défendre les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils font Ils établissent des fondements, des, faits, des règles qui sont fausses. Le kawāid al-bāṭil ou le soulefa, c'est ça. Les défenseurs des ahl al-bāṭil ou al-bāṭil. Le il le Il faut comprendre, c'est une c'est un combat contre les gens de l'innovation. C'est pas un jeu, il ne Faut pas être naïf. Le salafi, il est pas naïf. C'est pas une histoire de copains, ou une histoire de jeunes. C'est un din ça. Les gens de l'innovation travaillent nuit et jour, et ils établissent des fondements pervertis et des règles innovées. Pourquoi Pour défendre leurs faux, et défendre leur méthodologie, et défendre leur leur personne. Et ceux qui sont vécus sur le même manhaj. Et comme on l'a dit dans le troisième cours du Fatwa al Malikiya, il a dit wa awwalu aslin anhum. Premier fondement qu'ils établissent les gens d'innovation sur toi, c'est qu'ils te font détester les savants et te font fuir des savants. Et Shahabud Baswud il a dit elatullah et même n'importe quel salafi. Même ma frère, des frères ils sont pas douates ou quoi, etc. Et aussi ils se font attaquer, aussi ils se font critiquer, ils se font calomnier, etc., etc., etc. etc. يعني العرض اهل البداعي لي بروتيجي نوت عرض انو فازي حديد ولا حرج سي ان بوبليك تويتر سور انترنيت فازي كيف هه واش كون نحبوا الله vraiment؟ Est-ce qu'on déteste pour Allah vraiment? Posez-vous la question, moi je ne veux pas de réponse, que chacun se pose la question. Est-ce qu'on aime vraiment et on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala? Aw al-iman ou l bordoufillah. Subhanallah Adim. Moi j'aime mes frères Salafi. Parce qu'ils sont salafi. Et s'ils changent, on ne les aime plus comme on les aimait avant. Khalas. Nous, c'est la salafia qui nous, qui nous unit et qui, nous, qui fait qu'on soit soudés et que ce soit qu'on soit des frères. dans la salafia il dit ce sont les gens d'innovation qui les propagent et ce sont eux qui établissent des fondements pour elles des inno les innovations religieuses la mise en garde contre eux est donc plus en droit d'être que sur les vidas hein? et même si certains se revendiquent salafi ils te montrent la salafie et prient avec toi Frère tu dis, Ari, pourquoi tu m'en gardes sur lui Il pris 5 fois par jour ici, il est au premier rang. Et alors Regardez ce qu'il va dire le shir. Écoutez, il dit Et la mise en garde contre l'innovation religieuse et contre ces gens est la voie des plus prédécesseurs. Car les tous. Allah, dans le Quran, nous a obligé à suivre la voie des plus prédécesseurs. Le prophète, sallallahu sunna nous a obligé de suivre la voie des plus prédécesseurs. Les ulama, il est sur l'obligation de suivre la voie des plus prédécesseurs. Tu prends pas ce que tu veux, tu lis ce que tu veux. Écoutez ce que dit le Shir. il dit Soyez sur vos gardes. C'est qui la parole Imam Qirawani, il est mort en 750 de l'égir. Presque 700 ans déjà. Rahmatullah Il dit Soyez sur vos gardes quant aux gens qui possèdent ses défauts et ne soyez pas trompés par eux. Prends garde et ne dis pas Par Allah, un tel lorsqu'il prie, il pleure. Hein? Un tel lorsqu'il parle, sa parole est belle. Hein? Certains de nos frères, subhanallah, les paroles des gens des Shubat elles sont chloues. Machallah, elles sont mielleuses. Mais la parole de Salafi qui donne cours ici, hein Elle n'est pas mieux, les du tout, il ne veut même pas l'écouter. Hadjib... Hadjib... dit un tel prêche en Amérique et va dans tels endroits prêcher les gens. Un tel a des cours la nuit, le soir et le matin. Chère, il dit qu'est-ce qu'il dit Ne sois pas trompé par ses actions. On a dit c'est le fil, il n'est pas naïf. Surtout le Haddadiyya, c'est un groupe qui est très vicieux. Hum? Chère, il dit et on va le voir dans un instant, Inch'Allah, parce que je vais vous lire les caractéristiques de la Haddadiyya vous allez voir. Vous-même appliquez les caractéristiques sur les gens, vous allez voir. Il dit, ne sois pas trompé par ses actions. Ce qui est à prendre en considération par toi pour évaluer les gens n'est pas la multitude de leurs actions. Car Ibn Masoud a a dit, écoutez cette phrase c'est qui, Ibn le noble compagnon, radiallahu anhu arba, l'économie sur la sunnah est meilleur que l'effort dans l'innovation religieuse. C'est-à-dire que la balance est la sunnah et atteindre la sunnah. Et la sunnah, comme l'on l'a vu hier, parce que, cher, il a donné ce darse dans le cadre d'un colloque au Koweït, auquel, cher Ahmed Bazoumouni, il a participé. Et je vous donne la source, c'est annaj.com, vous pouvez trouver tous les audios. De toute façon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il va, ce, ce cours, il va sortir en livre, comme ça, inshallah, sur SPF, entier, inshallah. Quand on l'aura fini. Donc, cher, il dit c'est-à-dire que la balance est la sunnah, et atteindre la sunnah. Et la Sunnah comme nous l'avons vu hier, et c'est sur quoi était le prophète, alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et il faut une sécurité, et ce sont les compagnons du prophète, alayhi wa sallam, la voix des compagnons du prophète, c'est cela notre sécurité. Et donc nous ne devons, devons pas être trompés par le fait qu'il soit quelqu'un qui a le Coran. « Ah oui, fulani l'ahaf le Qur'an. » Déjà, qu'est-ce que tu en sais ici Peut-être qu'il y a des frères qui sont hafat toi tu ne le sais même pas. Hein Ce qu'il n'écrit pas sur les toits. Et on a beaucoup de hafat ici. « Lillahi Hamd. Salafi, clair dans leur alhamd. Ou, ou qui veille la nuit en prière, qu qu'est-ce que ton frère Salafi ne fait pas et le Salafi, c'est les premier à faire Qiyam al-Layl. Ou des, innovations, des invocations, ou qu'elle a beaucoup de cours, et que les choux font son éloge et un tel le défend, etc. Nous, on n'est pas du par tout ça. Nous, ce qu'on voit, c'est le ménage. Chirélie, ne soit pas trompé par cela. La seule chose qui doit être prise en considération, c'est l'attachement à la sunna. l'attachement à la voix du prédécesseur, car les agrée tous. Il dit, ils ne sont pas trompés par eux, et ce même s'ils volent dans les airs et marchent sur l'eau. Ce n'est pas une mesure de valeur. Vous voyez, certains diront oh, soufis, etc., ils volent dans les airs, les soufis. Ils ont dit, ah, les prodiges des gens pieux. Cher, qu'est-ce qu'il dit Il se peut qu'un djinn soit avec lui et soit à son service. Il dit. Car cela est une épreuve pour celui qu'Allah veut éprouver et dont il a su l'égarement. C'est-à-dire, celui qui est éprouvé par cela, alors il n'y a aucun bien en lui. Chir, il continue, l'imam Qirawan et dans son texte, il a donc la cinquième partie maintenant. Il dit, Je lis tout en arabe, comme ça on traduit tout en français, inchallah. فليغطر أحدكم بما ظهر من الأوهام عفوا بما يظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع والضلالات ويعتقدوا بأنها كرامات بل هي شرك وحبالات، نصبها الشيطان ليقتنص بها معتقد البدع معتقد البدع ومرتكب الشهوات وإنما تكون من الله الكرام لمن ظهرت منه الاستقامة وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلاف ودي الأمة فمن لم يسلك طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهم من قال الله فيهم ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فمن حرف كتاب الله او ترك العمل به او عطله فقد افتر على الله كذبا واتخذ ايات الله هزوا ولعبا فاذا رايتم من يعظم القران فعظموه واذا رايتم من يكرم العلماء واهل الدين فعكرموه أكرمه قال الله العظيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه فانه لا يجانبهم الا ضال مبتدع غير مقتد بالشرع ولا متبع فان الشرائع لا تؤخذ الا عن العلماء الذين هم ورثه الانديه وقد فك وكيف وقد جعل الله شهادته وشهاده ملائكته كشهادة اولي العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقصد لست أعني بالعلماء المشتغلين في زماننا هذا بالعلوم والجدال والممارات بعلوم الجدال والممارات ولا المعتنين بدرس مسائل أقضية والشهادات فيتقربون بذلك إلى الجعمل الحطام والتقرب من الولات والحكام وأنل الرئاسه عند العوام وإنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم وقال فيهم صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلاف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وقال فيهم علماء كادوا يكونون من ربهم انبياء وبعض صححه الضعيف من انفنت فاولئك ورثة النبيين وائمه المتقين الذين يجب أن يقتدى بهم ويتعدب بعادات وتقتفى اثارهم وتحفظ اخبارهم ولكنهم ضمهم وقل على بسيط الأرض وجودهم فما يورد, يورد من اثارهم أثر فهم الكبريت الأحمر وإن كان عجز عن بلوغ رتبهم رتبتهم وقصر لكن يعرف الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغطر فهذه النصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين والعامة المسلمين المصححين لميزوا بها بين المحقين والمبطلين من المنتمّين إلى الدين، ولا يغتر باللبّ من أجل حسن الضن ومحبتهم للصالحين، ويدخل عليه الخلل في عقائدهم ويميلون بها إلى هوائدهم. يعطيك الـtext للإمام القراءة نرحمه الله ما رأناه 750 لغير. الـtext. que l'un d'entre vous ne soit pas dupé. Par ce qui apparaît comme, ce qui apparaît comme illusion et vision des gens des innovations religieuses. Et des égarements. Et ne croient pas que ce sont des prodiges. Un prodige dans la langue française c'est un événement quoi extraordinaire. Mais au contraire ce sont des pièges et des filets de chasse établis par Satan. Afin de chasser ceux qui croient aux innovations religieuses. Et ça donne aux passions. Les prodiges venant d'Allah ne sont que pour ceux dont la droiture apparaît. L'istiquamah. Et la droiture ne peut être que par le suivi du Coran, de la Sunna et la mise en application de ce sur quoi étaient les pubs prédécesseurs de cette communauté. Donc ceux qui ne prennent pas leur route et ne suivent pas leur voie sont parmi ceux au sujet desquels Allah a dit ce dont la traduction du sens est et quiconque fait si d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination Surat Nisa verset 115 Celui donc qui tente d'altérer le livre d'Allah Ou de laisser sa mise en application Ou la laisse Aura inventé un mensonge contre Allah Et aura pris en jeu Et raillerie les versets d'Allah Après on vient dire, oui les frères vous êtes durs Ecoutez les paroles d'Imam Qirawan Donc si vous voyez ceux qui prennent en haute considération Le Coran Alors prenez-les en considération Et si vous voyez ceux qui honorent les savants et les gens de religion Alors honorez-les Il y a des gens ici, ils parlent sur Chahoubel Jabiri pas de problème, on boit un café avec eux, on joue au football avec eux, kif subhanallah l'adim Hein Kif Si quelqu'un parle sur ta propre mère ou ton propre père ou ton frère ou ta soeur, tu te réagirais de la même manière Alors qu'il parle sur un imam de la salafia Ou voilà nous Cher il dit, Allah dit ce dans la traduction du sens hein? Et quiconque prend en haute haut considération Les limites sacrées d'Allah cela, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur Surat al-Hajj verset 30 Et celui que vous voyez être à l'écart des savants Écoutez la parole C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même Et celui que vous voyez être à l'écart des savants Alors écartez-vous de lui Car il n'est à l'écart d'eux Qu'un égaré innovateur qui ne prend pas la législation comme modèle et ne la suit pas car les législations ne sont, pas, ne sont prises de que des savants qui sont les héritiers des prophètes. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'Allah a rendu son témoignage et celui des anges comme le témoignage est doué de science Allah dit ce dont la traduction du sens est Allah atteste et aussi les anges et les doués de science que nul n'est en droit d'être adoré à part lui le mainteneur de la justice. Surat Ali Imran verset 18 l'imam Qiraouani continue ce magnifique texte en disant il parle des ulama, avec quels ulama de qui il parle c'est qui les ulama et je ne fais pas référence quant aux savants à ceux qui à cette époque-ci sont occupés avec les sciences du débat et des polémiques ni ceux qui travaillent avec effort à étudier les points liés à la justice et au témoignages et qui cherchent par cela à collecter les vanités de ce bas monde et à se rapprocher des dirigeants et des gouverneurs et à obtenir le leadership auprès des gens de la masse nous ne faisons référence quant aux savants qu'à ceux qui mettent en pratique leurs sciences Et au sujet desquels le prophète sallam, a dit Préserve cette science à chaque génération Ceux qui sont dignes de confiance Ils en éloignent la falsification de ceux qui sont extrêmes Et le mensonge de ceux qui sont sur le faux Et la fausse interprétation des ignorants Et c'est une traduction basée de ce hadith Sur l'explication de ce hadith dans Livre de la science, de l'imminence savant et l'éminent savant Siddiq Hassan Khan savant de l'Inde il a dit dans son livre la religion pure expliquant ce hadith c'est à dire la science du coran et de la sunna après les pieux prédécesseurs portent cette science les gens udoul qui vient du mot adl, équité ces gens caractérisés par l'équité portent cette science et la transmettent et ils en font la narration ils en, ils en éloignent il y a des gens ils aiment pas quand tu fais ça C'est quoi le changement fait par ceux qui dépassent les limites de la religion Le moubtadi' il dit que Othmane bin Affan sahibirah et nous on est sahaba on pas. L'honneur Affan prévaut sur l'honneur de n'importe qui d'autre parmi ces dit... c'est de changer la vérité dans sa formulation ou dans son sens c'est à dire les mensonges des gens, des passions et du faux, parce qu'ils mentent Ou c'est de prétendre quelque chose pour soi-même en mentant de manière fausse ceux qui l'ont expliqué sans science ni compréhension des versets c'est juste pour que vous compreniez mieux le hadith on continue la parole de avec le Qirawani Et au sujet desquels il sallallahu alayhi wa sallam a dit des savants qui ont fait être de la part de leur seigneur des prophètes. Et on va voir plus tard, plus tard comme il va dire euh, cher Ahmed Bezmoul, il dit quoi que c'est un hadith qui est quoi C'est pas un hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. là sont donc les héritiers des prophètes et les imams des pieux qu'il est obligatoire de prendre pour exemple et de se comporter comme ils se comportent et de suivre leurs traces et de mémoriser leurs informations. leur tombe les contiennent. et leur présence sur l'étendue de la terre s'est raréfiée. J'ai Ahmed besoin il va dire ça veut dire qu'en fait ils sont de moins en moins les ulama. Et donc dont aucune trace d'eux n'est rapportée regardez comment les ont décrits les les ulama comme ça qui défendent la religion d'Allah ils sont l'or rouge. Hum? Et s'il n'est pas capable d'arriver à leur degré et rester en deçà de ce degré, mais connaît la vérité. qu'il ne se trompe pas alors en lui-même et ne soit pas dupé. Ceci est donc un conseil. L'imam Qirawani l'a dit ceci est donc un conseil. Pour qui Pour ceux qui en prennent connaissance parmi les frères véridiques qui veulent les mouridines, les et la masse des gens réformatrices afin qu'ils distinguent par ce conseil ceux qui sont sur la vérité de ceux qui sont sur le faux. Et c'est ce qui est demandé aux salafis. Ils ont demandé al salafis. Ils ont demandé aux salafis. Ils ont al C'est qu'ils fassent la distinction entre le faux et le vrai. Qu'ils fassent la distinction entre les gens les gens, les gens, les gens du, du, du faux et les gens de la vérité. Il faut un furqan. Vous vous rappelez le durs que je suis dit à Même si certains de nos frères qui étaient ici ils ont commencé à le critiquer aussi. Hein qui est venu ici nous a fait un durs sur le furqan. Ce, ce, frère, ce frère ou ces frères-là qui critiquent sur l'Angéry maintenant, ils étaient devant la table. Hein les yeux levés vers l'Angéry, ils l'écoutaient il y a quelques mois. Allahu akbar. est là Allah j'ai nous affirmis et qui vous affirmis sur sa religion ashubha khatafa arrêtez-vous qu'on se sente comme des supermen et qu'on se dise non la shubha elle me touche pas ces frères là je me rappelle certains d'entre eux quand on on réfutait des gens d'innovation dans cette mosquée il disait il répondait mon cœur il bat il pompe je dois parler et maintenant il pompe contre les gens de la sunna Chir, dit ceci est donc un conseil pour ceux qui en prennent connaissance parmi les frères véridiques qui veulent et la masse des gens réformatrices afin qu'ils distinguent par ce conseil ceux qui sont sur la vérité de ceux qui sont sur le faux. Parmi ceux qui s'affilient à leur religion et qu'ils ne soient pas trompés par celui qui falsifie en raison du bon soupçon envers lui. MashaAllah, certains de nos frères, c'est vrai, ils ont le bon soupçon envers ces gens-là, mais nous, il n'y a pas de bon soupçon. MashaAllah, le bon soupçon envers les autres, il est hlou Hein? Il est mielé, mais nous, il n'y a pas de bon soupçon. Nous, on est les mauvais. Alors que nous, on parle avec Dalil. Quel est le bon soupçon Où Il n'y a pas de soupçon, Akhil. Ah, le frère, il, est sur, il a des choubouhats. Il, il appelle à ses choubouhats. Il est sur un égarement. Quel soupçon il y a encore à voir C'est pas un soupçon, c'est un adil, là, ça. Chérélie, en raison du bon soupçon envers lui et de leur amour pour les vertueux. Et que donc entrent en eux l'égarement dans la croyance et penche en raison de leur amour vers leurs intérêts. Et on a vu ça, il y Et j'ai fait qu'un frère hein, qui donne peut-être cours ici ou qui était connu ici ou comme étant Salafi, khlas, il change. Les frères qu'il aime, ils changent avec lui. Subhanallah l'explication de Jérôme Bezmoul, Allah. فلا يغتروا أخذوا يعني أحدكم الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام أتى مثل ما يقال بلب الموضوع وأتى بأمور عظيمة فأول بين لك بأنك إنما تخدع بأمثاء هؤلاء الداعين للبدع والضلالات والداعين المخلفة منهج السلف الصالح إنما تخدع بهم بسبب شرك الشيطان وحباله فالشيطان يعين هؤلاء في اغترارك بهم لذلك يا عبد الله إياك أن تعمل وتتكل على عقلك لا اعمل واعتمد على الله عز وجل ثم سلك منهج السلف الصالح لتنجو يعني بعد الناس جعناه وحذرناه من أهل الأهواء قلنا له يا فلان اتق الله ترى كذا وكذا اتركهم فقال لا لا لا أنا أرى أنهم على خير وراح فانحرف معهم على مسلكه من حدادية أو ميعه أو غيرها بينما نحن بيننا له. ترى منهج السلف الصالح أن تترك مجالسهم هؤلاء واضح؟ طيب ثم بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قد يمتن على بعض عباده بالكرامة. وفجأة خذ يغسل اختلاف بس كأنا بخوف يتسبب بالله الحدادي إن شاء الله. l'explication de ce mettre maintenant de chez Ahmed Bezmoul savant de la Mecque Dont Sher Ahmed Nejmi a fait la recommandation, Sher notamment, l'élève de son propre frère qui est un autre savant que Sher Mohamed Bazmoul, et d'autres savants ont dit son bien et ont fait son éloge. Le Sher Khalalifas Miséricorde, lui-même Kerawani, parle comme on dit du corps du sujet et a rapporté des points très importants. Premièrement, il t'a mis en évidence que tu n'es trompé par ce genre de personne parmi les gens qui appellent aux innovations religieuses et aux égarements. Et qui appelle à transgresser la, transgresser la voie du plus prédécesseur, qu'aux raison du piège de Satan et de ses fils de chasse. Car Satan aide ceux-là à ce que tu sois trompé par eux. C'est pour cela que, ô serviteur d'Allah, et quand on dit serviteur d'Allah, on parle à nos frères et à nos sœurs, prends garde à ce que tu agisses et que tu te fies à ta raison. Non, agis et place ta confiance en Allah. Puis prends la voix du près de afin que tu sois sauvé. Nous avons été chez quelqu'un, chez dit, et nous l'avons mise en garde contre les gens des passions et nous lui avons dit Oh, un tel, crains Allah. Tu vois un tel et un tel, délaisse-les. Il répondit Non, non, non. Moi, je ne vois, je vois qu'ils sont sur le bien. Et donc, il est parti à dévier avec eux en fonction de leur voix, comme les Haddadi ou les Moumayya. Et Wallah, on l'a vécu nous-mêmes. Et je sais qu'il y a des frères ici qui sont témoins de ça. Tu dis hey, un attention. Non, je ne vois que le bien de lui. Il prit cinq fois par jour au Mejid Salafi. Il est au premier rang. Il est toujours le Quran. Ici, Tchar le fawzan Hein Jusqu'à ce qu'ils sont partis avec eux. Et vous savez quoi Hein Moi, dans mon téléphone ici, j'ai des enregistrements de, chacun, de certains d'entre eux qui parlent en secret. Un frère les a enregistrés. Alhamdulillah, on parle avec Dalil. Non, c'est qui est qui Hmm? Et dans l'enregistrement, t'entends, ils disent à un frère qui croit qu'il est un débutant, mais qui faisait l'innocent pour que, qu'il puisse les enregistrer. Il dit Harry, on a des papiers, mais tu ne le montres pas à n'importe qui. Hein. On va pas on peut-être te le donner, mais on ne doit pas les donner à n'importe qui. Il ne faut pas aller chez les frères de la Mektaba ils vont les, les, ils vont les expliquer à leur manière et après ils vont te dire qui t'a donné ça, puis ils vont, nous, ils vont ils vont, avoir un certain regard sur nous. Subhanallah. Al-Haqqi se cache maintenant Hein La il se dit à certaines personnes et pas à d'autres. C'est le ménage de qui Le ménage de l'Hadadiyah. C'est qui l'Hadadiyah On va voir ce qui est l'Hadadiyah. Le démasquage de l'Hadadiyah par le Ahmed Soubiyy. Le noble chère Ahmed bin Hossein al-Soubiyy, quand dit au sujet de de leurs caractéristiques. Et parmi les choses qu'il convient de savoir, c'est que tous les extrémistes Et sont tout en commençant par les Juhaymaniyoun Vous savez c'est qui les Juhaymaniyoun Vous savez c'est qui C'est en référence à qui Jouhaïban. Je vous ai fait une petite recherche pour vous expliquer En résumé c'est qui les Juhaymaniyoun En référence à Juhayman, B'nusif, Al-Utaybi Et ses suiveurs qui ont pris en otage La mosquée sacrée de la Mecque hum? Et les gens qui priaient Après la prière du Fajr le Premier jour de Muharram Muharram c'est quel mois de l'année Ah oui. C'est le premier mois, donc le premier jour de l'année 2400. Après ça, al phase, ils ont pris en étage le Haram el et les gens qui priaient là. Et vous voyez des vidéos, hein C'est des frères, et ils étaient, ils ont pris dans comme des des qu'on appelle ça des brancards de Genaïs comme s'ils rentraient avec des morts en fait pour prier jeunesnes. En fait, c'était c'était rempli d'armes. Et ils ont pris en étage le Haram. Regardez quoi la même Et vous trouvez d'aujourd'hui des gens qui sont des tekfiris qui disent ah oh, c'est bien ce qu'ils ont fait, machallah. Hein? Correspondant au 20 novembre 1979. Qui était né en 79 ici? Moi j'étais né. Hein? Qui était né en 79 Hein? pas <rire> <rire> <rire> <rire> T'avais même peut-être l'âge de regarder, hein? de voir ça à la télé, non? MashaAllah <rire> non, Ils prétendaient que le beau-frère de Jouhayman, du nom de Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, était le Mehdi qui est attendu. Et ils lui ont prêté allégeance dans la mosquée sacrée de la Mecque. L'armée saoudienne donna l'assaut après consultation des savants par le roi et la mosquée sacrée fut reprise et libérée. Hein? Et vous voyez les soldats du quand ils attaquent la... dans le haram et comment ils reprennent le haram Zahm al-Aukhira. Shikham fasse miséricorde. il a dit qu'ils avaient commis cet acte odieux en raison de leur ignorance et de leurs mauvaises interprétations des textes Juhayman fut exécuté après avoir été jugé sur la loi islamique les frères la majorité d'entre eux ils étaient huffins du Coran c'est certains chouours qui nous ont dit ça regardez les garments personne n'est à l'abri ils ont pris quoi et vous voyez sur certaines vidéos qu'il y a des haut-parleurs avec des versets du Coran qui leur montrent en fait qu'ils sont en erreur par quoi ils répondent eux ils tirent, ils tirent dessus Hmm? Il y a des gens qui sont morts Il y a des soldats qui sont morts <rire> hein? Il y a des gens qui sont morts mais certains d'entre eux qui ont abattu Et certains après qui ont exécuté Donc il dit le shir En commençant par les, les extrémistes en tout temps En commençant par les jouets Puis la haddadia Dans son premier stade Puis les suiveurs de falih Est-ce que vous connaissez falih Les anciens ils connaissent falih Les anciens, ils ont subi Falih. Ils ont subi le ménage de Faleh et des gens qui étaient avec Faleh. Faleh ibn Mathi' al-Harbi. Innovateurs vivant à Médine ayant de nombreuses déviances. De nombreuses réfutations de ces déviations ont été écrites par les gens de science. à leur tête, Cheikh Rabi ibn Hadi al madkhali C'est quel nom qui ressort souvent quand on parle des gens d'innovation et qui défend la religion d'Allah subhanahu ta'ala Cheikh Rabi, ta'ala. C'est pour ça que vous voyez que les gens d'innovation, parmi les gens qui détestent le plus, et on va le voir dans un instant que leur caractéristique au Haddadi déteste en particulier Chir Rabi et Chir l'Albani Parce que c'est les lions de la Sunna qui les croquent hmm? Qui défend la religion d'Allah Chir Rabi Ibn Hadid al-Madkhali il a, il a écrit des, des réfutations sur Khalil Harbi, il a montré en détail ses égarements Chir Rabi Ibn Hadid al-Madkhali qui est porteur de l'étendard de la science de la critique et de l'éloge à cette époque comme l'a dit Chir l'Albani Voir le recueil de réfutation de réfutations des de déviances de Falih al-Harbi et j'ai mis un lien. Tout ça, c'est déjà disponible sur notre site. Hein? Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez voir les liens, vous pouvez tout consulter. Puis la Haddadia dans son deuxième stade, aujourd'hui. Nous, alhamdoulilah, je me rappelle qu'à l'époque, peut-être les frères comme Daoud et d'autres, Mustafa et d'autres, ils peuvent se rappeler, hein? on a combattu la Haddadia. Jusqu'à un certain moment, la Haddadia n'avait plus pignon sur rue, elle n'avait plus de parole, elle n'avait plus rien à dire. Et le, pourquoi Parce qu'on a... On a rapporter le combat des ulama contre l'Ahadadiyya maintenant ils reviennent en force ils reviennent en force et les ulama ils vont les combattre de nouveau et les combattre de nouveau vous inquiétez pas il dit que l'Ahadadiyya dans son deuxième stade d'aujourd'hui parmi les choses qui sont connues historiquement c'est que ce sont les gens de la science et de la sunna qui sont ceux qui font face à cet extrémisme réellement luttant et combattant avec les preuves et en les encerclant et à l'opposé de cela ce que l'investissement des extrémistes dans la critique des gens de la sunna est aussi une tradition ancienne chez les gens des innovations religieuses anciennement et récemment D'ailleurs, si vous étudiez des livres comme par exemple al hamawi et ibn Taymiyyah, vous allez voir que les gens d'innovation dans les premières générations hein, ou les générations dans lesquelles sont apparues les innovations religieuses et les gens des innovations religieuses Eh bien, ils ont donné des gens, des de, de, de, de sobriquets, aux gens de la Sunna. Ils ont critiqué les gens de la Sunna. Ils nous ont appelé Mushabbiha, ils nous ont appelé Hashwiya. ils nous ont appelés Mujassima, et ils nous ont appelé et ils Nasiba, etc., etc., etc., Ce sont ce qu'on appelle en arabe al-qabun tanfiriyah, des al-qab, des sobriquets qui font fuir les gens de la vérité, des gens de la vérité. Aujourd'hui, on entend quoi, Madakhila. جميع مرجاء، ها؟ كونه تسمع بعض الناس يقولون هنا، ما نقوله يقولون هذا ليس في des ما نقوله يقولون هذا ليس في المدرسة، ما نقوله يقولون هذا ليس في المدرسة، ما نقوله يقولون que ليس في المدرسة، ما نقوله Qu'est-ce qu'il dit le cher ici Donc cela a été commencé par Abdurrahman Abdelkhaliq. C'est qui Abdurrahman Abdelkhaliq C'est un innovateur koweïtien. Je sais qu'il a des frères vont peut-être dire « Ah, tu ne pas dire koweïtien. » Moi je vous dis, il est koweïtien depuis un an. Il une nationalité depuis un an, mais sinon c'est vrai, il est Leader de l'association sectaire et dangereuse, Ihyat Touras. Alors faites attention, Ihyat Inch'Allah, J'espère je, je, qu'Allah... Je, pardon, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va me faciliter de faire un cours sur Ihad touraf. Parce que y a certains frères francophones qui essaient de mettre des choix sur Yahat Turaf. Et qui essaient de dire que c'est une association qui est bien, qui n'a pas que du mal, etc. C'est de faire le touraf, ma hadil jam'iyya. Comme est mauvaise cette association sectaire qui, avec leurs dinars coétiens, ont divisé les salafis partout dans le monde. Voir les réfutations de Sheikh Rabi' de ses nombreuses déviants. J'ai mis un lien... De nombreux savants autres que Sher Nabi ont mis en, en garde contre cet innovateur. Parmi eux, Sher Lalbani, Sher Benbaz, Sher Abdel-Javiri, Sher Muqbil, Sher Ahmed bin Nahyan Najmi et d'autres. Sher, il continue en disant lorsqu'il se servait des Jouhaïmanioun, on a défini ce qu'il les Jouhaïmanioun, comme pont pour frapper les gens de la Sunna et les combattre. Puis aussi Salman al-Awda. Salman al-Awda, en référence. Assem Al-Awda ou plutôt Salman al -Aouda, qui est parmi les leaders actuels de la secte des frères musulmans en Arabie Saoudite. De nombreux savants ont mis en garde contre lui ses déviances parmi Eshalatimin, j'ai mis un lien, Cheikh Al-Albani, j'ai mis un lien, Cheikh Muqbil, j'ai mis un lien, j'ai mis un lien et beaucoup d'autres. Il y a même des fatwas de la sur Salman Al-Awda, il avait été empêché de donner cours en Arabie Saoudite et il avait été quoi Emprisonné. De Zam al regardez les pays de Tawhid. Puis aussi Salman al-Awda qui utilisait les gens de l'Khubaybiyya. L'Khubaybiyya c'est un quartier en Arabie Saoudite, ou un endroit en Arabie Saoudite, où c'est certaines personnes qui étaient connues pour leur extrémisme. D'accord Comme pont pour frapper en raison de ce qu'il, c'est-à-dire l'Khubaybiyya, avec comme extrémisme et dureté, et dépassement des jugements de justice et de la sunna. Et, lorsque, et aussi lorsqu'apparurent les suiveurs de Falih, les Turathiyoun, vous voyez chaque fois, en fait, Il y a des gens qui apparaissent qui sont extrémistes et les gens de la vie ils les utilisent pour attaquer les salafis. Regardez les ulemas, comment ils sont intelligents. Regardez comment ils savent ce qui se passe. Et on va voir plus loin dans la parole de la parole Shir Ahmed Bezmoul. Comment les Haddadis, des fois, quand ils voient quelqu'un qui attaque les gens de la Sunnah, ils se mettent autour de lui. Et ils commencent à faire son éloge et à le défendre et à le secourir. Pourquoi Parce que c'est devenu une guerre contre Al-Sunnah. Comme le Hadjuri, par exemple. Les c'est c'est en référence à l'association sectaire Koweïtienne, et Touras, dont la figure principale est l'innovateur Abdelrahman Abdelkhaliq. Pour lire les paroles des savants sur cette dangereuse association sectaire, voir encore une fois Chir Ahmed Bezmoul. c'est un nom qui ressort souvent quand on parle d'innovation religieuse et des gens d'innovation religieuse, parce qu'il les réfute beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques pour le monde sur Chir Ahmed Bezmoul aussi, hein Voir l'excellent livre de Chir Ahmed Ben Omar Ben Salim Bazmoul qui s'appelle Siyanat Salafi. C'est un livre qui a été écrit Et d'autres ont fait l'éloge, cher Rabi et d'autres savants, et qui ont conseillé de le lire, et cher Mohamed Ben Hadi, et cher Obey, et d'autres savants. C'est Salafi qui est une réfutation d'Ali Hassan al-Halabi, et de page 613 à page 636, aux éditions d'Arl-Istiqama. Hmm? D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a des copies qui sont disponibles dans le salafi, hein? hein, ouais, D'accord Eh bien, le livre, il fait 704 pages, si je ne me trompe pas non plus. Et eh bien de 613 à 636, et eh bien toutes ces pages-là, c'est les paroles des savants sur al Turaf. Salafi, il lit. El Salafi, il écoute les, les cassettes de, de, de, dans le menage des ulama. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui sont proches de moi, je leur dis Ya, ikhwa, Étudiez votre menage. Lisez les livres des ulama. On n'a pas d'écouter moi ou écouter un tel. Là Lisez vous-même les livres de l'ulama, les cassettes de l'ulama, c'est comme ça qu'on a appris le ménage. Et c'est comme ça qu'on a construit notre ménage sur des règles, des qawaïdes, des dalils, et pas sur des la raison ou des sentiments. Il y une époque où Allah nous a comblé où on écoutait, qu'on était un peu plus libre un peu plus jeunes, etc. Moi je vous parle d'il plus de 10 ans, maintenant plus de 11 ans, où on écoutait 4, 5, 6 cassettes de mècheurs par jour de ménage. à l'époque où il y avait les cassettes. Et je les ai toujours les cassettes J'ai plusieurs milliers de cassettes à la maison. Lisez, écoutez, Écoutez, lisez, apprenez votre ménage. Posez-vous la question, combien de livres de lu Combien de cassettes dans le ménage écoutez écouté Chiril dit, et lorsqu'aussi apparurent les suiveurs de Faleh les Toura et d'autres les prirent aussi comme pont pour frapper et mettre en garde contre les gens de la sunna Et aussi lorsqu'apparurent et les combattre Et la Haddadia, aujourd'hui dans son deuxième stade, l'entourage des groupes sectaires ont aussi pris la même voie que ceux qui les ont précédés parmi les gens d'innovation religieuse dans le combat contre les gens de la Sunna en les dénigrant par la Haddadia. Et l'entourage des groupes sectaires qui veut effacer de l'histoire quelque chose qui s'impose, c'est quoi cette chose qui s'impose Et qui ne peut être effacée d'un coup de plume C'est le combat que Cher Mohamed Amal Jami, Caroliface Miséricorde, a commencé. Est le fruit du prêche des imams, des trois grands imams de la sunna. Le combat de Shir Mohamed euh, Aman al-Jami, ce grand savant de la sunna, spécialisé dans l'Aqida, sur son lit de mort, il disait Al-Aqida, Al-Aqida, Al-Aqida. C'est pour ça qu'il nous appelle d'ailleurs Al-Jami, en référence à Mohamed Aman al-Jami, parce qu'il les a. Hein? Il a réglé leur dossier, comme on dit. Eh bien quoi C'est le fruit de la dawa des trois grands imams C'est qui albani. l'Albani Chir Mbaz et al l'Uthimine Donc quelqu'un ne veut pas nous mettre des choubouettes Pour croire que, pour faire croire que les chirs de Médine maintenant Les chirs de Mecca maintenant Ils ont d'autres ménages que le ménage de Chir l'Albani Ben Baz et là. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Chir Les fruits du prêche des trois grands imams De la Sunna Se sont manifestés dans le prêche de Cheikh Mohamed Aman Et de Cheikh Rabia dans l'entourage du groupe sectaire, veut effacer complètement de l'histoire l'affaire de Cheikh Et tu ne les entends dire que Jami'a, Jami'a, etc. C'est le nom que donnent les gens de l'innovation religieuse aux gens de la Sunna et c'est en référence aux noble les grands savants, Cheikh Mohamed Amal Jami qui les a refutés en détail. Voir la biographie de ce noble Cheikh, j'ai mis un lien et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un droit qu'il a sur nous ce Cheikh là qu'on fasse un jour un cours sur sa biographie. Mais on n'a qu'un cours par semaine, il y a tellement de chou à réfuter On est occupé hmm? qu'est-ce qu'il a dit le chier ici et où est Cheikh Rabi alors que son temps de vie, ses efforts et son combat se sont beaucoup plus prolongés mais de plus le prêche de Cheikh Mohamed Amman quand il fasse Miséricœur, ne s'était établi et le bénéfice en a été réalisé que par le combat de Cheikh Rabi. et donc aujourd'hui l'entourage des groupes sectaires recommence donc oh frère qu'est-ce qu'il dit le chier les organisateurs de cette allocution ont agi d'une manière excellente et sage car s'ils trouve un sens religieux Profond et très important, prêtez-y donc attention. C'est une dawra qui a été faite au Koweït, elle est disponible sur najj.com, un najj-luardi, où les ils ont rapporté la dawra de la vérité et tous les groupes qui lui font face. Haddadiyya, Tikhiriyoun, l'ichol muslimoun, etc. Et donc chaque chère pendant 8 minutes, il a parlé de la Et ça, c'est les 8 minutes de Ahmed Matsoubeyeh, que je vous ai traduit ici. On va traduire les autres, Inch'Allah, mais il faut le temps. Le noble Coran et la Sunna du prophète sallallahu wa sallam, en ce qui concerne le démasquage du faux et du mal ainsi que de ses ténèbres citent les descriptions et les sens. Yaïkhwa prête attention à ces paroles-là. Il a dit quoi Et j'aurais bien vous lire en arabe mais ça aurait été trop long pour vous aussi. J'ai mis la source pour ceux qui ont l'arabe. C'est disponible sur sahab et sur neige.com Même en écrit sur sahab c'est disponible. Cher qu'est-ce qu'il a dit Al-ma'ani aw Le noble Coran et la sunna du Prophète, en ce qui concerne le démasquage du faux et du mal ainsi que de ses ténèbres, cite Al-Ausaf, les descriptions, et al et les sens. Écoutez ça, al et Al-Ma'ani. Afin que le musulman qui apprend bénéficie en prenant garde lui-même aux voies du mal qui ont été décrites, et aussi en même temps qu'il puisse appliquer ses sens généraux sur les individus spécifiques. Dans la Doura de Paris, j'ai décrit un peu quelques caractéristiques de l'Haddadiya. Puis j'ai posé la question aux gens qui étaient là. J'ai dit, qui a eu affaire à l'Haddadiya Il y a plusieurs frères qui ont levé la main. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appliqué ces descriptions sur les gens qu'ils ont eu affaire. Car il faut obligatoirement deux voies dans la voie de mise en évidence de la vérité. La voie de mise, mise en évidence des sens, le ma'ani. Afin que les musulmans, le musulman qui est sur la Sunnah soit clairvoyant. Le mot qu'il a utilisé c'est quoi Clairvoyant. Le musulman, Salafi, il est clairvoyant. Il voit clair. La voie de la spécification, Tayyim. Mais il est possible qu'on n'ait pas besoin de la spécification dans tous les cas. Pourquoi Car tu te trouves devant des groupes qui changent de couleur. Et montre en apparence la sunna alors que les gens de la sunna sont diligents. Moi, certaines personnes de cette mosquée contre lesquelles j'ai mis en garde, et Alhamdulillah, avec les années, Al-Haq, il a été clair. Ils, sont, ils ont dit non un tel moi je les connais pas alors que c'est des menteurs et alhamdulillah ils ont été exposés comme quoi ils travaillent ensemble ils sont ensemble ils sont amis ils ont le même ménage ils mentent les ahles les les ils ne sont Ça leur pose pas les ahles ils pas le problème de mentir Et montrent en apparence la sunna alors que les gens de la sunna sont diligents d'une diligence totale à concrétiser l'équité et au jugement conforme à l'équité Et donc ils ne veulent pas qu'ils aient quelque chose sur la conscience Il se peut qu'ils qu s'empêchent de juger, juger un individu spécifique comme étant un Haddadi Car le Haddadia est un groupe qui a un genre d'équivoque et un genre de taqiyya Mais ils ont un signe commun des caractéristiques Donc par la connaissance de ces caractéristiques Le musulman Qui est sur la sunna peut se préserver du mal, et il se peut aussi qu'il cherche la présence de ses sens spécifiques. Et donc il soit sur ses gardes quant à eux. Et de telle manière, il se doit être de celui qui est sur la sunna et ne convient pas à celui qui est sur la Sunna d'avoir un esprit obtus, ni un cœur obtus. comme c'est le cas des khawarijs et de ceux qui les ont suivis parmi les gens d'extrémistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, regardez comment comprennent les textes de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les khawarij, il cita leurs caractéristiques, parmi elles, des caractéristiques comportementales, en termes de dureté, et des caractéristiques en termes de science, comme le fait de lire le Qur'an de leur langue, sans qu'ils ne le comprennent de leur cœur. Et parmi ces caractéristiques, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit comme étant jeunes en âge. Et c'est pour cette raison que, comme les plus prédécesseurs, qu'Allah le fasse, miséricorde se comportaient et bénéficiait de ce qui a, rapporté comme, a été rapporté comme caractéristique des gens des innovations religieuses. pour pendant quelques minutes charla et je vous propose peut-être que si demain on a le temps qu'on fasse le cours même euh, sur une publication chez moi à la maison charla. Donc Cheryl dit, et pose cette question comment les plus prédécesseurs quand on leur fasse miséricorde se comportaient et bénéficiaient de ce qui était rapporté comme caractéristique des gens d'innovation religieuse dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils bénéficiaient en prenant ce qui a été rapporté dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète, alayhi wa sallam, et avec leur expérience dans le traitement des gens d'innovation des religieuses de leur époque, ils trouvaient des caractéristiques. Et donc disaient ces paroles immortelles et que vous trouvez dispersées dans les livres de la sunna Et parmi les caractéristiques données par les pieux prédécesseurs aux gens des innovations religieuses à titre d'exemple, leurs paroles, qu'Allah leur fasse miséricorde, si quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse te manifeste quelque chose, Hein كان صاحب من بدعته، فما c'est quoi؟ c'est quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse te manifeste quelque chose quelque chose sache que ce qu'il te cache est plus grand. les salaf ils pas naïfs. d'où les prédécesseurs ont tiré cette parole؟ Ils l'ont tiré de leur compréhension des sens du Qur'an et de la Sunna. Et de ce qu'ils ont trouvé comme caractéristique des gens, de ces gens des innovations religieuses, qu'ils ont bien connues et bien mesurées et à qui ils ont eu affaire. Et c'est pour cela que lorsque Sabir ibn Isl on dit qu'on dit Isl. Sabir ibn Isl fut amené à Omar alors qu'il avait parlé au sujet de son dont il avait parlé en termes des versets qui peuvent prêter à des inter, inter, interprétations diverses, ce qu'on appelle Mouteshabih. Omar se baza littéralement sur le hadith du prophète sur la description des khawarij parmi leur description des khawarij c'est un... quoi qu'ils ont au niveau de la tête c'est quoi qu'ils sont rasés d'accord et donc Omar dévoila donc sa chevelure abondante afin qu'il de voir s'il avait le crâne rasé ou pas et lorsqu'il vit qu'il n'avait pas le crâne rasé il fut pris par la piété Comme c'est toujours le cas avec les gens d'assounais du consensus envers ceux qui s'opposent à eux et qui donc les jugent avec équité. Lorsqu'il avait, Amad ibn Is, il a découvert ça pour voir s'il avait le crâne, s'il était, s'il avait fait ce qu'on appelle le halq ou pas. Hein Pourquoi Parce que le prophète, il a décrit les khawarij par ses, par, parmi leurs caractéristiques physiques, c'est cette caractéristique-là qui se, se rasait le crâne. Lorsqu'il vit qu'il avait des cheveux sur la tête, contrairement à la description faite par le prophète, sans au sujet des khawarij, comment ayant le crâne rasé, il dit. Si j'avais trouvé ce que, hein, je t'aurais tranché le coup. Pourquoi? Parce que le professeur me l'a donné des caractéristiques. Ou comme il a dit, quand dans a grêle. Donc ce qui est entendu est que c'est que la mise en évidence du faux se fait par deux voies. Une voie générale qui comprend les sens et donc il t'est obligatoire, au toki sur la sauna, de demander à Allah qu'il illumine ton cœur et ta clairvoyance et cela ne peut avoir lieu que si tu es sincère et véridique. Et implore Allah et t'attache au fondement de la sunna. Ça c'est une phrase en or ça. La deuxième voie, la spécification. Il a dit quoi Mais comme je l'ai déjà dit, il se peut que les gens de science s'en empêchent pour une raison ou une autre. Mais est-ce que cela veut dire que les gens des passions parmi les extrémistes ont le dessus et se promènent et corrompent le prêche des gens de la sunna car les gens de la sunna sont insouciants ou négligents Non. Donc ce qui a entendu, je voudrais citer ce qui a été cité parmi les gens de science avant moi. Et comme on l'a dit, Ahmed Subei, elle a le Préserve a fait cette allocution dans le cadre d'un colloque où une série de savants ont participé et ont chacun à leur tour donné une allocution sur le parmi d'autres groupes. Le colloque avait pour titre « Asnaf wa sifat ba'dil mukhalifina li al haq. » Catégorie et caractéristique de certains de ceux qui s'opposent au prêche de vérité. Les participants étaient, écoutez les noms des chouyour. pour les frères qui qu ont l'arabe, je vous conseille d'écouter ça. أصناف وسلفات بعض المخالفين لدعوة الحق، ومنهم الحدادية، شيخ أحمد السبيعي شيخ أحمد بزمول، شيخ خالد عبد الرحمن المصري، شيخ عادل المنصور، شيخ محمد بن الرمزي الهاجري، الشيخ محمد العنجري. كلا اللي بخزيرفتوس جمع السورس للاوديو du colloque. وبيشيريل دي en termes de caractéristiques générales en ce qui concerne le Haddadiyah, résumant ce qu'ont cité les chouours avant moi afin qu'apparaissent clairement toutes leurs affaires au Haddadi si Allah le veut puis il a cité pas mal de caractéristiques on va peut-être pas toutes les faire parce que le temps se presse et la salat, moi je vous euh, dis, de, propose si c'est possible demain qu'on continue, inchallah comme j'ai dit la première caractéristique du Haddadiyah c'est le fait de renvoyer vers les gens des sciences qui sont connus et de se lier à eux les mauvaises moœeurs et la dureté dans le comportement il trouve facile de s'empresser de calomnier et de réfuter la quatrième caractéristique Mansefat haddadiya ils se hâtent à écrire et ont de l'excès dans l'écriture à tel point que l'un d'entre eux s'il lit dans la journée deux heures il écrit trois pages qu'il diffuse sur internet ils sont un de leur opinion, et sont infatués de leur personnes. La sixième caractéristique est l'excentricité dans les affaires liées à la science et la singularité dans la poursuite de ces affaires. Il déroge à l'ordre au degré des affaires scientifiques. Il ne commence pas par ce qu'il faut commencer. La huitième caractéristique est la huitième caractéristique. Il ne s'abstiennent sur aucun sujet. C'est-à-dire, nous lisons de nos savants et nous trouvons que les savants, nous trouvons certains savants, par exemple, au sujet du jugement de la prière, de l'entrée à la mosquée, Tahit al-Majid, par exemple. Avant le coucher du soleil, il a été rapporté de nos savants et de nos chouours que certains d'entre eux se sont abstenus pendant dix ans, de parler de cette mesele. Réfléchissant et méditant sur ce sujet. Quant à soleil haddadiya on ne connaît aucun sujet sur lequel ils se sont abstenus. Le sifat, le sifat al-Haddadia. Ils ont entre eux des liens particuliers avec leurs leur compagnons. Et ne renvoient autrui que vers leur propre personne. Ils ne se soucient pas des intérêts et des dégâts. Ils ne prêtent aucune attention à ce fondement d'une grande importance sur lequel sont les gens de la sunna et qui a été cité par le prophète. Ils ont pris les fondements de la sunna du groupe sauvé comme cause de puissance pour eux-mêmes et pas comme moyen restrictif et d'adoration et de guidance. Il tourne autour du tekfir et ne le font pas explicitement. Là, ils sont sur le quoi Il tourne autour du tekfir. Treizième caractéristique. Le jugement sur les hadiths en termes d'authenticité ou de faiblesse par les innovations et les styles et les efforts d'interprétation qui sortent des voies des anciens. C'était donc quelque ou la majorité des caractéristiques... que vous avez pu entendre dans les paroles des gens des sciences qu'Allah les récompenser en bien et Allah les plus savants et que la prière d'Allah et sa salutation sur notre prophète Mohamed et donc on a fini le démasquage de l'Ahadadiyah par Chir Ahmed Subi'i et on est arrivé où on est arrivé dans le fatwa malikia de l'imam Abu Faris Abdelaziz Aziz Ibn Mohamed Qirawani et ce qui par Chir Ahmed Bezmoul et demain, si c'est possible on se tient au courant via message, via texte donnez votre... numéro de téléphone au frère Mohamed Lamine qui est là donnez votre numéro de téléphone pour qu'il vienne au courant et donc demain on fait le démasquage de l'Ahaddadia par Chirah Ahmed bin Omar bin Salim bazamoun et on continue le Fatwa malikia wa jazakum allahu khiran wa subhanakallahu alhamdik ashadu allah ilaha illa anta staghfirko wa que las salas